<laughs> yeah, yeah. <Yeah>. yeah. yeah. <laughs> j e <savoir>. s e gars. le gars. C'est le g a r e s t i e g a r e s t i e g a r e s t l a r s e t e s C'est le gars. C'est a r s c e s le g a r t l a r s s t a r s C'est l a r s c e le g a r le a r s e s t l a r s c s e r le a r s t le gars. e s l s C'est l s c t le s s le g a r t le a r s C'est l gars. e s s c l s s t l t le gars. c e s C'est pas comme que, que je pensais. Je dois sentir. Et si vous êtes là. Et si vous êtes là. Oui. a bien. Oui. Ce soir. Ce soir. Ah. Pour les raisons. Pour les <coughs> raisons. s i o n Il y a des blagueurs. Je ne suis pas contre les policiers. A r ça, ils ont mal organisé le vote. Sinon, on r est ici là et de s me blaguent. On n'a pas. On n'a v a s MCN. On n'a pas. Elle est a v e c l'île. Elle est du Congo. Le Coca-Cola. Elle part de l î Maintenant. Il est en train de faire ce cauchemar.、Ah, Vous me rejoindrez cette fois-ci. Donc, d o n c m o i Donc m o i c'est fait Vous voyez Comment Vous voyez les petits bâtons c r è s bien Il y a les autres qui sont contre.、Ah. Même si ils sont contre. Et si tu peux être contre moi Oh. Oui. Et si tu peux être contre moi Non Les hommes, les gens s'amournent. <rire> Et tu ne p e u t pas être contre moi. Et y a c o l a il ne peut pas être contre moi. Les petits bâtons, vous voyez, quand tu as les petits bâtons, tu es confirmé, tu ne peux plus m o u r <rire> i l maintenant. parce、oh. q u un tien n e il a continué la mort que, tu,、oh. que oh. tu peux pas avoir les téléphones avec c e s bâtons quand、oh. oh. tu d o i c o u a n d tu j e n t e n d s pas q u a t d tu f e u x comme s'il était doré tu vas faire des b o u r r e s u x tu peux partir p a c i l e m o n t que tu peux même te retrouver enfin avec les petits bâtons je vais vous montrer Et les premiers des jours, ici il y a des blagues. Je dois caler. Ouais. Elle s t e n train de faire ces merveilles Mon frère, c'est m e r toi e u i Ouais, va m'ouvrir pour ton frère. Parce que je suis, je suis à la huitième âge. Tu c r o i que les t r o m b l e n s arrivent quand les t r o m b l e n s étaient. Voilà. vous voyez comment on a ouvert、oh, oh. oui. après tu vas piquer un petit picon comme pour、je、les g é r n s mais ça c'est pas pour voir ça c'est pas pour voir fais fais pas m a n que r ton frère t'a m o n t r e vas-y ouais il travaille pas dans les f r i c o n i s a t i o n c'est à dire il fait quelque chose pour qu'il ait d e l a i r e s à peu près que ça soit u t r e comme ça Oui, viens. Non, les, les, les, il y a beaucoup de l'œil dans son ventre. Ça ne peut pas finir. Oui, vous voyez Oui, qui Bébé, ma viens. Viens, papa t'appelle. Viens, plomb. Viens. Viens, plomb. Viens, plomb. Viens, plomb. Plomb, ma chérie. p l n m b Plomb. Ouais, Ouais blanc Ouais Les enfants n'étaient plus vieillis o m m e m o i Moi c e s m a i n C'est pas moi Amen l'enfant Amen Amen l'enfant Les g e n les enfants Les g r a n d s m e i s o n n é s après Ouais, on est là J'ai su crier J'ai s u i v é j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai até... été à l'étranger. Le premier pays que j'ai parcouru, j é t a i s à Taurisie. o u i mais Taurisie, c'est un pays étranger. Quand tu te déplaces, tu entres dans l'avion. Je suis à l'étranger. j é t a i s et il y a ça et t e n t é r de me regarder j'étais parti j é t a i s pour les problèmes des congolais、hein? et les congolais pour la voix c'est très facile les congolais pour la voix c'est très facile si tu as les leurs tu vas attraper vite le congolais pour les gens qui voulaient partir en france en italie En Inde, le visa est devenu très plus... difficile. Non, pas difficile, le visa est devenu très facile. Par exemple, j'ai causé avec le président de l'Inde pour partir avant de faire l'Union européenne, c'est-à-dire pour avoir facilement le visa Schengen. Vous devrez d'abord partir à Idiat. n u veux des v a s et viens. Le chef de s garde s et la garde de s e s t i o n Il est en train e se distendre. Il ne te conduit pas du nombre de 10 ans. Tu peux même aller loin. r e g a r d e r depuis loin q u o n v o i t l'événement. Sarkozy est né ici au Congo. Oui. h o Sarkozy est né ici au Congo à、oh. b r a z z、oui. oui. a m i e Sarkozy au départ.、Oui. Oui. Oui. Il s'appelait. e n Il s'appelait e n m o k o z i Il Pat... a appelé On pitié! On appelait ça! On a plongé ça! À l'époque! On est t o e t bien! Beaucoup de gens, les patrons, i l nous d i t Mokonzi, ils n'avaient pas les prénoms! Et c e b t pour cela, par pitié, qu'il dit chez l e p a t r o n que je m'appelle Mokonzi! Tu habites dans quel quartier? Il a c'est qui? Il dit que je m'appelle Mokonzi! C'est là où papy Dieu est le patron de la boulangerie, ça. Il a dit que quand tu n'as pas de prénom, tu prends le prénom de mon boulangerie, ça. Quand après, il faut que t es parti en France. C'est là où il a, il a dit, ça c o u s i é Il a piqué à côté de d i C'est là où on a surnommé le quartier Moukouzingwaka. Vous voyez comment l'histoire va commencer. C'était ça. Donc, c'est ça qu'on appelle Moukouzingwaka. Ça q u o z d i a p p e l a i t Mokonzi. m ê m e Mitterrand, Mitterrand, Mitterrand habitait comme Dieu dans l e trains, dans la voie ferrée. Après que Jidiba passe un g a i u à peu près entre、oui, les pays d i t é un g a g s u o n a pas de p r é s e n t Oui, depuis comment o est passé, monsieur le président de la République, le président de la République, et que monsieur le président de la République, je faisais les c o c h e m a De la République, qui est dans les lieux. Et t u t e que s a décidé, maintenant que je dois voir M. o n s i e u r le Président de la République. Je n a s t ça. Et j a l l i s à la présidente. Qui e s t e que je peux voir Ce sont les militaires. Je dis que je veux voir M. o n s i e u r le Président. Donc, il veut me voir. Non,、oh, vous, vous la c o n p t e z les militaires. D'abord, je m'envoie. だが、セカンドが出てくるまで Il faut le faire comme ça. Quelqu'un n'est q e p u a i e a m e s t là. C'est là. e là. C'est là. C'est là. C'est v à C'est C'est là. e s t là. C'est là. C'est là. C'est l e s t l C'est là. C'est là. C'est là. e s t l a C'est l e C'est l e s t là. s t là. C'est l e s t là. e là. C'est là. C'est là. e s t l e s t là. C'est là. c e t e s t l C'est là. e s l e s t là. s t l s t e s t là. s t e s t On les voilà. Je suis parti,、voilà. les, les à poussé, ai... à les à moi, le p l e m i e r s c o n Dieu, la poussée, la gauche. j a y a un peu qui a poussé, i j'ai enlevé. Si, à droite, le s deuxième, c o n Dieu, la mon Dieu. Il y a un e aussi la p o u s s i è r e J'ai enlevé mon père. Je suis monté par les toits de l'avion. Je montais. J'arrive, je b é t i l e et les vitres là où t'as besoin de je peux. On ne pouvait même pas partir avant. On ne pouvait pas me、euh, retirer. Quand j'étais là, je me u i s rendu compte. J'ai pris le p a l a i J'ai enlevé toutes les é t o i l e s d'arrivée. Or, il y avait des a n a é r o p o r t d e g o u v e r n e m e n t ils pouvaient me suivre. Et un jour, l a r r é e qui traversait, c'est là où nous, on était partis. Quand j'ai enlevé, après, c'est là où on a donné les départs, on est partis tomber s u r les c a m e r a s Merci. Et voilà, petit festival, on n'a pas eu de financement comme toujours. Le Congo n'a pas l'argent, on est s o e n t du jamais. On ne sait pas où est-ce、si、que ça va l'argent là. On ne sait pas où est-ce que ça va, mais les artistes vont se débrouiller et nous on se débrouille. Mais、euh... ça ne devait, ne devait pas avoir lieu.、Et、merci beaucoup. Mais、euh, comprenez bien que dans ce pays, je veux savoir que tous les artistes qui sont là, i e s sont dépayés. Ils viennent prêcher parce qu'ils ont l'amour. 私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た e の人たちの e たちの人たちの人たちの人たちの人たち 现在咱们就不能说 Vas-y la recherche n o s en p r e n o n Présenter, vous présentez cet office le collectif 242. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. オープンの真相の真相 Applaudissements、942. Je v o u l'ai s d i r e au départ, nous ne pouvons peut... pas En être a i n a u i é t é s Et ce soir, n o o y o a la parole. Nous voyons cette fois, ils vont s'exprimer avec la danse. S'ils si sont plus jeunes, But they don't t h i n they h o u l d be on the floor! 先生が言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことことを言うことを言うこと o 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこことを言うこことを言ううことうことを言 e ことを e うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言とを言うこ t を言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ s を言うことを言うこ もう1個は幸せな顔で食べてるよ。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 私は私の力を持つことができます。 jamais e n'ai j commencé à manger tant que mes chers soldats n'avaient pas mangé You're making me you feel fine for making me vibe. i t w the real gon' shine, make your body wild, baby. The pleasure i s all mine. Some o h e people who p l e m a k i n g the dance, floor dance, o r a w b t it's stuck in the building to h handle e y o u kill it? I'm just a fiend, you're t h meanin' I found myself f l i p i n in h e back to the pole You know it's unlikely, get in the s i d Yeah. Check it out. s e the only thing you need to do right here is... Snod your fucking head. I'm sorry. I be e g o v e n m I s h a push up. I've been l i i g in my s h I've been l i v i n my s h I've been n g in my h I've e n l i v i in my i s h n l i v i s h I've b i g in m i s h i been l i v i g i my i s h I've been living in my dish. I've been i n g in my h I've e l i v i in my i s h l i v i s h I've b i g in m i s h i been l i v i g i i s h I've been living in my dish. I've been n g in my h I've e l i v i w i t e h not g o e a b h I'm o g o n m n e a b e a m g o a h not g t e e m e a l e i g o do h not n e e d m n o be o do t o h o l d m e フォーシューズン、フォーシューズン、 à Traverser les frontières, elle s'est exportée jusqu'à Brazzaville. Alors, ils nous sortent. il s n o u s sort. e n t a u t il u il faut, il faut, i faut, a u t il u t i a u t il faut, i a u t il faut, il f t il f a t il faut, il f u t il faut, l faut, l a u t l faut, l f a u l faut, l faut, il f a t il faut, il faut, il faut, e l f t il faut, il f a u il f u t il f a t il f a u il f q u u n il t e l f a t il faut, il faut, il faut, il a u t e l faut, il f u t il a u t il faut, il faut, i u t il a t i s faut, il f u t il f a il faut, il f il faut, il e s b i e n n e t La série Tula au Japon,